One Qibla présente Super Authentique, Al-Bukhari al et Muslime. Al al Bismillah, alhamdulillah, wassalat, wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wassalam wa al ba'd, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, frères et sœurs en islam, aujourd'hui on a l'étude du hadith authentique rapporté par imam Bukhari ainsi que imam muslim, alayhima rahmatullahi ta'ala, al-musayyam, radiallahu ta'ala anhu, l'un des compagnons, Il nous parle du moment du décès de l'oncle du prophète Muhammad C'est l'oncle paternel du prophète Muhammad qui s'appelle Abu Talib. On le connaît très bien, son nom est très présent dans la Syrah, dans la biographie prophétique de notre cher prophète Surtout dans la période mécoise, avant la hijra. On sait que cet oncle du prophète a joué un grand rôle dans la défense du prophète Mohammed Ali sallatou salam et dans la défense des musulmans en général mais il ne l'a pas fait pour Allah subhanahu wa il ne l'a pas fait en tant que croyant pour se rapprocher d'Allah azza il était un mushrik il était un polythéiste pour lui c'était une question de un de principe et aussi deuxième point c'était bien sûr son lien de famille Euh, avec le prophète Muhammad (ﷺ) donc là il a soutenu le prophète (ﷺ) en tant que en tant que son neveu (ﷺ) donc le compagnon ici dans ce hadith il nous dit wa que Abu Talib, lorsque le prophète (ﷺ) était à l'instar de sa mort, lorsque il était à l'instar de sa mort, lorsque l'oncle du prophète l'instar de sa mort, lorsque il était à l'instar de sa mort, lorsque il était à On ne parle pas ici nécessairement des dernières secondes de la personne, des tout derniers moments. On parle ici euh, comme on le sait très souvent, la personne parfois elle atteint un certain âge ou bien elle est atteinte d'une maladie grave. Et là la personne, on sait on va estimer que c'est une question de de jours ou de quelques heures et après ça la personne elle va quitter ce monde donc on va dire hadaratou al wafat comme comme Allah subhanahu wa taala nous montrons ça aussi dans le Coran al Kariem en général euh, que on fait la recette ainsi de suite mais bref ça c'est un autre c'est un autre sujet donc le prophète Ali ibn il est visité il est venu pour visiter son oncle à ses tout derniers moments et qui a-t-il trouvé chez son oncle Abu Talib il a trouvé L'anemi d'Allah Azza wa Jal, Abu Jahal. L'un des pires ennemis du prophète Muhammad SAW. Ceux qui toujours étaient là contre l'islam et ainsi de suite. Adou Abu Jahal. Donc, bien sûr, il y avait Abu Jahal. Et dans d'autres narrations, ça parle aussi de d'autres leaders. Comment c'est Abu Jahal Bien sûr, c'est l'un des leaders du de Quraysh. L'un des leaders des Moucherikin. Mais aussi, ça parle dans la Syrah de quelques autres personnes. Qui étaient parmi les Mushriké, les leaders, qui sont venus pour entourer l'oncle du prophète Ali ibn Abi Talib lors de ses derniers moments. Là, les ulama, certains savants, ils nous tirent de ça comme leçon, ce qu'on appelle Muzahamatu Ahlul Bait. Qu'est-ce qu'on va dire par Muzahamatu Ahlul Bait C'est être présent faire la concurrence des gens de al-batil les gens qui sont sur le tort sur le faux sur le kofre parce que eux ils font la promotion de leurs idées ils ont leur propre agenda on va voir quelles idées étaient-ils en train de promouvoir ici auprès de Abu Talib l'oncle de Rasoulullah alayhi salam mais bref eux ils vont être présents dans certaines situations qui sont critiques qui sont importantes et ainsi de suite Et nous en tant que musulmans, est-ce que on peut être présent nous aussi pour leur faire la concurrence pour ne pas leur laisser un espace ouvert pour ne pas leur permettre seulement à eux de s'adresser aux gens, on doit nous aussi en tant que musulmans présenter aussi la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les ulama ils disent que oui, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de noble de faire muzahamat ahli al-batil, tout comme le prophète Ali sur la paix ici il l'a fait. Il n'a pas dit Abu Talib mon oncle, il est mushrik et les personnes qui vont le visiter euh, ce sont juste des mushrikin, Abu Jahl et ainsi de suite, je ne veux pas être avec ces personnes-là. Il n'a pas dit ça alayhi salat wa salam il est parti pour prôner lui aussi le message de la vérité, de al haq Ça, bien sûr, il y a des conditions. La condition principale, c'est bien sûr, c'est d'être présent pour promouvoir la vérité, pas d'être présent pour se taire. Parce que si on va être présent et que les autres sont là pour promouvoir le faux, le bâtil, et que nous, on va se contenter de se taire ou de dire seulement les choses... Qui euh, avec lesquels eux, ils sont d'accord, et eh bien là, on est tout simplement en train de les encourager, parce qu'on est en train d'approuver leur message par notre présence. Donc, soit on est présent pour promouvoir la vérité, pour dire la vérité, ou bien il faut s'isoler des gens du faux des gens du tort des gens de al batil de al kufr lorsqu'ils sont en train de promouvoir ce genre d'idée là comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran Karim qu'a descendu à vous dans le livre en اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوض في حديث غيره alors là, on continue avec le hadith Rasulullah alayhi salat wa salam il dit à son oncle ay am qul la ilaha illa allah كلمه احاد وفي روايه اشهد لك بها عند الله oh mon oncle dis je te demande je t'invite a dire la ilaha illa allah seulement avec cette formule et eh bien cela me permettra devant allah subhanahu wa taala le jour du jugement dernier yawm al qiyamah ahadu je vais te défendre Je vais être là pour te défendre, pour être de ton côté, pour essayer de te sauver auprès d'Allah Azzawajal. Si tu dis la ilaha illallah, ce sera une hujja pour moi, ce sera une preuve pour que je puisse te défendre. Et dans l'autre narration, ça dit ashhadu pour que je puisse témoigner en ta faveur le jour du jugement dernier auprès d'Allah Azzawajal. Parce que même l'oncle du prophète, wa sallam, même celui qui est très Proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son oncle, donc il fait partie de sa famille, de un, et de deux, comme on a mentionné, cet oncle-là a beaucoup sacrifié pour défendre l'islam, pour défendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais même lui ne peut pas se réjouir et profiter de l'assistance, de la shafa'a du prophète Muhammad as-salat wa salam, de son intercession, de sa défense le jour du jugement, yawm al-qiyamah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir prôner euh, en, en, en, en faveur de cette personne-là, intervenir, essayer bien sûr quand on dit la Shafa'a, la Shafa'a c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la décrète et qui donne la permission. Mais ici on parle d'une condition bien spécifique, la condition principale pour la Shafa'a ouais, wa yashfa'una illa liman irtada c'est que la personne elle soit décédée et morte sur le tawhid sur le monothéisme parce que il a personne qui peut défendre un mushrik au jour personne ne peut défendre un kafir un polythéiste auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour du jugement dernier même si ce kafir c'est l'oncle du prophète Mohammed sallalahu alayhi wasallam même si ce kafir c'est l'oncle du prophète sallalahu alayhi wasallam qui en plus de cela a défendu le prophète Ali sallalahu alayhi wasallam il la même Aidé dans plusieurs occasions à transmettre le message de l'islam, il, il a aidé à avoir les conditions favorables, le contexte favorable afin qu'il puisse faire la, la dawa ila Allah subhanahu wa taala. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Fqal Abu Jahl wa Abd ibn Abi Umaite. Ya Abu Talib, t'orgab amilati Abd al-Mutalib. Alors là, il y a la contre-attaque, la contre-attaque qui vient des shayatin de al batil là le prophète sallalahu alayhi wa sallam il fait de son mieux pour faire la da'wa à son oncle et il a déjà fait la da'wa à son oncle avant cela mais ça c'est la dernière opportunité la dernière possibilité mais qui va faire ici la contre da'wa la da'wa à l'enfer ayadha billahi ta'ala et bien c'est Abu Jahl ainsi que Abdullah ibn Abi Umayya deux des pires des mushrikins des leaders des mushrikins et qui étaient bien sûr des amis de Abu Talib et parce que tous étaient des dignitaires de Quraish, ils ont dit :« Oh, attention Abu Talib, est-ce que tu vas délaisser la religion, la le chemin, la voie de ta famille, de tes ancêtres, de Abdul Muttalib ?» Alors là, ils essayent de le décourager afin qu'il ne dise pas « La ilaha illa Allah ». Regardez tout ce conflit, tout ce conflit pour une seule parole, « La ilaha illa Allah », parce que les mushrikin Ils étaient des arabes, les mouchriquins de Quraysh. Ils comprennent bien quelle est l'implication de cette parole, quel est son vrai sens. Ce n'est pas une parole seulement symbolique. Ça signifie le rejet de Al-Batil, le rejet du shirk, le rejet du faux. Donc là, si l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va dire « La ilaha illallah », ça veut dire « La ilaha rejeté, il a remis en question les croyances de ses ancêtres il ne peut pas on peut pas euh, dire la ilaha illa allah et en même temps reconnaître le shirk ça ne peut pas fonctionner donc c'est pour ça qu'ils sont en train de lui dire ça serait vraiment honteux pour toi de délaisser la religion la voie de tes ancêtres on sait encore une fois dans le coran le coran dans plusieurs ayats ça nous parle Que de l'un des obstacles majeurs qui font en sorte que les gens ne suivent pas la vérité, n'ont pas suivi la vérité à travers l'histoire, même après l'avoir connue, très souvent c'est la culture de mes ancêtres, mes traditions. Je ne peux pas délaisser mes traditions, ça serait honteux de faire cela, parce que c'est la voix de de mes parents, de mes grands-parents et ainsi de suite. Alors il dit ici, فَلَمْ يَزَالَ يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلَّمَهُمْ بِهِ Ils n'ont pas cessé d'insister et de répéter leur propagande une fois après l'autre, après l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'invite à la ilaha Allah et il ils répètent la même chose. Attention, ya, ya Abba Talib, attention, ne délaisse pas, c'est pas bien de délaisser ta la religion de tes ancêtres, ça serait grave de faire ainsi, ainsi de suite. Et bien, au final, Euh, il n'a pas accepté l'islam il n'a pas accepté at-tawhid et les dernières paroles de l'oncle du prophète sallalahu alayhi wa sallam dans ce monde étaient 'iyadan billahi ta'ala fa euh فكان اخر ما كلمهم به على مله عبد المطلب sur la religion de Abdul Muttalib ça veut dire de mes ancêtres de ma famille de notre tradition وفي روايه وابى ان يقول لا اله الا الله il a refusé de dire la il a refusé de le dire سبحان regardez ici il était il était juste il lui manquait ces ces quelques paroles ces quelques mots pour dire la ilaha illallah pour entrer dans l'islam pour mourir sur l'islam pour pouvoir se réjouir de la chafa'a de l'intercession peut-être du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam éventuellement aller à l'jannah al et subhanallah aller al à l'jannah dans son, dans le cas d'une personne comme lui ça serait aller à l'jannah al presque sans bonnes oeuvres donc comme on le sait dans l'islam si quelqu'un se convertit à l'islam entre dans la religion d'Allah lors de ces derniers moments quand on dit lors de ces derniers moments encore une fois les dernières minutes, les dernières heures les derniers jours par exemple de sa maladie, on ne parle pas des derniers moments, ça veut dire les fractions de secondes qui le sépare de l'akhira parce que le moment où la personne elle va être dans al c'est la mort qui commence le processus de la mort qui commence et que les malaïka il va commencer à voir les malaïka à voir le le ghaib l'au de là et ainsi de suite là la tauba n'est plus acceptée quelqu'un qui va dire la ilaha illa allah il va demander pardon d'allah Allah là, ça ne sert plus à rien mais si quelqu'un quelques heures ou quelques minutes mettant avant de mourir, la personne va dire la ilaha illallah, elle va entrer dans l'islam imaginez que cette personne elle est destinée à al-jannah sans avoir rien fait ni avoir fait de sacrifice ni de hajj ni de zakat, ni de sadaqah ni de salat, parce qu'elle est ajiz à anil amal, la personne était incapable de faire des, des bonnes œuvres parce qu'elle n'a pas eu le temps de faire les bonnes œuvres. mais quand même ça veut dire quelqu'un pourrait dire que cette personne là, elle est entrée ...au paradis... ...très facilement... ...mais malgré cela subhanallah... ...qu'est-ce que ça coûte de dire des paroles... ...la ilaha illallah... ...surtout lorsque celui qui est devant toi... ...qui est en train de te rappeler... ...c'est le meilleur prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala... ...tout ça pour qu'on comprenne que de un... ...la hidayah... ...la guidée, ...elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala... ...on va revenir sur ce point tout à l'heure incha'Allah... ...de deux... ...dans ce hadith et dans cette histoire... On apprend la gravité, la gravité de l'entourage, de des mauvaises influences, des mauvais amis. Regardez ici quels étaient les amis et l'entourage de cet oncle du prophète Muhammad (PBUH). Eh bien, c'était les pires des personnes, et leur influence a été plus forte sur cette personne que l'influence de l'Hadîth de de la vérité. Subhanallah. C'est pour ça ils disent en arabe :«« Sahibun ton ami. » Eh bien, il va toujours te tirer vers sa façon de voir les choses. Toujours ça va être comme ça. Lorsque tu as un ami qui est proche, tu vas l'influencer et il va t'influencer. Tu ne peux pas avoir un ami qui est proche qui ne va pas te changer et que tu vas pas le changer. <t> El mar'u 'ala din khaleelihi, <-haut> falyanzur ahadukum Khalil. Chacun sera selon la religion, les croyances, les valeurs de son meilleur ami, de son Khalil. Alors que chacun parmi vous fasse attention, son Khalil, son entourage, ses meilleurs amis, c'est qui exactement Combien de personnes ont refusé de suivre la vérité, n'ont pas suivi la vérité, n'ont pas été de bonnes personnes n'ont pas gagné la dunya et la akhirah juste à cause de leur entourage. Ils avaient tout pour pouvoir être des personnes exceptionnelles, des croyants exceptionnels. Mais la mauvaise influence. Combien de personnes même Iyad bilal pire que ça? Combien de personnes étaient sur la bonne voie, étaient sur le chemin de la droiture, faisaient beaucoup de bien, étaient destinées à al jannah et que après ça, après ça, la personne entique ça elle est revenue en arrière Iyad bilal subhanahu wa taala à cause du mauvais entourage. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Quelque chose d'extrêmement grave, le mauvais entourage. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim وَيَوْمَ يَعَضُّوا الْظَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَدْتُ مَعَ الْرَسُولِ سَبِيلًا يَا وَإِلَتَامُ laytani lam attakhidh fulanan khaleela laqad adallani anid dhikri ba'da id ja'ani wa kana ash lil insani Allah ta'ala nous dit que euh, il y a des personnes au jour du jugement dernier zalim celui qui était injuste le mushrik par exemple eh bien et bien cette personne elle va dire si seulement j'avais euh, suivi le chemin du prophète mohammed sallallahu alayhi wasallam après ça la personne son deuxième regret c'est si seulement je n'avais pas pris tel « Foulanen tel, ça veut dire « il va nommer ses meilleurs amis, il va les nommer en enfer. »« il va. Si seulement j'avais pas pris X, Y, Z et l'autre, et l'autre, et l'autre comme meilleurs amis, parce qu'ils m'ont égaré du droit chemin après l'avoir reçu. » Donc, ça c'est parmi les meilleures histoires qui illustrent encore une fois le sérieux de cette question-là de l'entourage et l'influence de l'entourage autour de nous et que ce mauvais entourage peut, nous encore une fois peu nous euh, peut être un obstacle li yasuduna an sabilillah même si devant nous on a la meilleure da'wa les meilleurs appels vers la vérité après ça ça dit فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استغفرن لك ما لم انهى عنك Le prophète عليه الصلاة والسلام il a dit après la mort et le décès de son oncle bien sûr il était très attristé le prophète عليه الصلاة والسلام que son oncle ne a pas accepté l'islam finalement il espérait toujours que son oncle peut-être un jour il va accepter l'islam se convertir à l'islam mais le prophète صلى الله عليه quand même je vais implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, je vais faire istighfar pour toi après ta mort, ma unha anka. Tant que Allah subhanahu wa ta'ala ne me défend pas et ne m'interdit pas spécifiquement de le faire. Ça c'était encore une fois, on parle relativement parlant du du, du début de l'Islam, donc ça c'était avant la hijra. Et c'est pour ça que Allah Ta'ala, il l'a révélé après ça, fa nazalat ma kana lin-nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walaw kanu uli qurbah min ba'd ma tabayyana lahum ashabul jahim. Première ayah révélée suite à cette histoire, c'est la ayah dans laquelle Allah Subhanahu wa Ta'ala, il dit que le prophète sallalahu alayhi wa salam ainsi que les mu'minine, les croyants, les musulmans n'ont aucunement le droit de faire le d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les mushrikin pour les mushrikin pour les polythéistes même si ils font partie de leurs proches des qurbah de la famille Alors il dit, subhanahu wa ta'ala, min ba'dima tabayyanahum ashabul jahib, parce qu'il savent que ces gens-là sont destinés à l'enfer. Celui qui meurt sur al-kufr, sur al-shirk, Allah ta'ala ne lui pardonnera jamais. C'est le droit absolu d'Allah azza wa jal, le droit de tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushirik billah. فقد حرم الله عليه الجنه ومواه النار الله يقول ان الذي يفعل الشرك بالله تعالى كائن polytheist الله تعالى له يا interdit l'accès au paradis et que sa demeure finale ce sera l'enfer ayad ta'ala même le prophète mohammed sallalahu alayhi wa sallam dans le sahih muslim il a dit que esta'dantu il a demandé l'autorisation d'allah ta'ala de pouvoir implorer le pardon le istirfa pour sa propre mère pour la mère du prophète sallalahu alayhi wa salam falam yu'dhal li le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu la permission de le faire après ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé la permission d'Allah taala de pouvoir visiter la tombe du la tombe de sa mère donc la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala lui a approuvé cela wa aussi Allah taala il a révélé l'autre ayah dans laquelle dit subhanahu wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Tu ne guides pas ce que tu aimes, c'est Allah Ta'ala qui guide ce qu'il veut. Subhanahou wa Ta'ala, il y a deux tafsirs majeurs dans cette ayah. Premier sens, et les deux se euh, se se complète au fait. Le premier sens de la ayah, c'est que même le prophète sallallahu alayhi wasallam, il ne peut pas guider les gens qu'il aime. Il y a des gens que lui il aime, comme ses proches, alayhi, alayhi wasallam, c'est normal. Toute personne devrait aimer ses proches et aimer le bien pour ses proches. Alors le prophète sallallahu alayhi wasallam ne peut pas guider les personnes qu'il aime, c'est Allah Ta'ala qui guide ce qu'il veut. Et numéro 2, deux, deuxième tafsir aussi, Tu ne peux pas guider les personnes que tu aimerais guider. Donc ça ne parle pas nécessairement que des personnes que tu aimes, mais parfois tu trouves quelqu'un, tu le connais pas, tu vas pas nécessairement aimer cette personne, mais tu es en train de faire la da'wa à cette personne. Et tu vas dire que moi je veux je veux guider cette personne-là vers le droit chemin. Je veux le faire, j'aimerais le faire, mais ça ne fonctionne pas. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Yahdi man yasha subhanahu wa ta'ala. Toujours Al-Hidayah, c'est entre les mains d'Allah ta'ala. C'est un... Euh, c'est un Comment on peut dire C'est un attribut spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hidayah. Allah ta'ala huwa muqallibu al-qulub. Parfois il y a des gens où que ça cette personne là elle a tout pour être un très bon musulman il ne lui manque que de dire, dire shahadatayn et cette personne là ne va, ne va jamais accepter l'islam ne va jamais entrer dans l'islam et il y a d'autres personnes au contraire on va dire cette personne c'est la dernière personne que j'espérais réquand entrer dans l'islam. C'est la dernière personne en qui j'ai un espoir. Je ne pense même pas que c'est nécessaire de faire la da'wa à une telle personne et Allah Ta'ala, il finit par la guider. Donc la guider, c'est entre les, les mains d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est Allah Ta'ala qui sait qui mérite al-hidayah, qui ne la mérite pas. Nous, tout ce qu'on fait c'est la da'wa, on appelle vers Allah Subhanahu wa Ta'ala, on peut on peut faire du'a pour que Allah Ta'ala guide une personne, mais ce n'est pas à nous de contrôler qui va finir par accepter le haq et qui ne va pas accepter le haq le haq aussi on a l'autre règle très connue qui est confirmée ici par ce hadith qui est enma al a'mal bil khawatim le prophète sallalahu alayhi wa sallam il nous a dit que et eh bien les choses dépendent de leur fin de al khawatim qu'il y a des gens qui vont vivre sur la vérité longtemps et que après ça yad billah nas'al al afia ils vont finir leur vie par le mal et par le kufr et ils vont finir en enfer et il y a des gens qui vont finir ou bien il y a des gens qui vont vivre sur le faux sur al batil sur le koffer sur la désobéissance pendant très longtemps mais à la fin de leur vie Allah Ta'ala il les guide et ils vont mourir sur al haqq et sur la foi et sur l'iman et ils vont finir au paradis ils vont finir ila le jannah. Euh, donc nous allons Allah Ta'ala à nous guider et à bien notre fin dernier point ici, c'est mentionné dans certains autres hadiths que cet oncle du prophète sallallahu alayhi wasallam exceptionnellement exceptionnellement il y a une forme de chafa'a, d'intercession que le prophète sallalahu alayhi wa sallam va faire ou a fait pour lui le jour de la de sorte à ce que il soit pour que allah subhanahu wa ta'ala allège sa punition et c'est mentionné aussi dans certaines narrations que cet oncle du prophète sallalahu alayhi wa sallam ahwanu ahli nahr azabatan la personne qui va être le moins puni la moins puni en enfer donc ça lui a servi quelque chose de défendre l'islam et en passant j'ai mentionné aussi j'ai oublié de mentionner une autre leçon très importante un autre point très important sur ce hadith et sur l'histoire de cet oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam en général c'est que rasoulullah alayhi wa sallam il nous a mentionné que inna allah ta'ala la yanṣuru hadha ad-din bir-rajul al-fajir wa bi aqwamin la khalaq lahum allah Allah, lorsqu'il veut, subhanahu wa taala, il défend cette religion par des personnes qui n'ont aucune valeur auprès de lui. Même parfois, il y a des kafirines que Allah taala, il va les utiliser, il va les mettre sur le chemin de défendre l'islam, de défendre les musulmanes. Ils ont leurs raisons. Allah taala mettra des raisons dans leur cœur. Ils vont pas faire ça, saliwa jillah taala. Certains vont faire ça par simple plaisir, d'autres par principe d'autres par ostentation pour qu'ils deviennent des zéros pour pour qu'ils deviennent des héros, héros excusez-moi pas de liaison ici. Donc il, a, il va toujours y avoir quelqu'un qui va défendre al-haq qui va défendre la vérité. Si c'est pas quelqu'un qui le fait pour Allah Ta'ala, Allah Ta'ala va mettre d'autres personnes qui vont défendre la vérité pour la dunya et qui n'auront rien. Pour l'akhirat. La Donc, on se contente de cela pour ce hadith. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka. Ala nabi na muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi